Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web-télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Salut, ici Daniel Talbot. Frank de Tank, Yann Richards. l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer. Shut up take my money! Salut hey tout monde, bienvenue dans La Réalité Augmentée, un autre épisode, une autre semaine. Ah, c'est avec bonheur, plaisir qu'on est là. Jean-Benoît Gagné, votre animateur, et j'accueille mes collaborateurs, mes partenaires dans cette belle aventure. Salut Luc Desormeaux. Qui saute et qui, toi? Ah, ah euh, salut, salut Jean-Benoît. Salut. Tu me prenais pour qui? Ah, je sais pas. Je, je, je suis un intrus dans mes oreilles. Ah, une des nombreuses voix que tu entends? Oui, c'est ça. Des fois, sont le fun, des fois moins. Là, c'était le deuxième. Mais bon. On va vivre avec. Salut, salut. Non, je, je, je blague. Ça, ça, ça, va, ça va bien? Ou ça allait? Ben et... oui, oui ben là, on commence à être confus, là, mais... Revenons! <rire> Re <rire> Revenons! <rire> Sinon, on ouais. accueille Daniel Carosella, la seule voix divine de ce trio, et non, même pas. Salut Dan. Non, moi pas. <rire> moi ce que j'aime, euh, ce que j'aime, on est comme ah, on est content et tout, mais avant de, avant de partir le show, c'était pas ça. Yes, it's going on, on avait pas tout. Oh, oh ça va like pinner. Ouais, ouais, ouais On vous doit donner ici un auditeur. Mais là, on le dira pas là, on fera, on fera pas comme si c'est le cas là. Ben non, non, non, non, on est pas hypocrite. Ouais, on... on va faire semblant que tout va bien et que c'est tout est merveilleux dans le meilleur des mondes et tout. Ça. Hey, J'ai une coupe d'annonce à faire avant de commencer le show. Euh, je veux euh, saluer les auditeurs sur l'île de Montréal qui peuvent maintenant nous écouter sur les ondes de la radio de La Salle. Oh, euh, Pour du... autres. La de La Salle, le, <rire> le mon coin? Ben oui, ville La Salle, donc tu vas pouvoir t'entendre sur les ondes, mon petit sacripant. Euh, donc, qui okay. euh, nous accepte sur le, le 100.1 FM radio La Salle sur l'île de Montréal on a percé la muraille montréalaise on est là finalement sur le FM éventuellement je sais pas quand ça va commencer euh, on sera aussi euh, sur les ondes de la radio euh, étudiante de l'université du Québec en Outaouais à Gatineau donc deux régions métropolitaines qui, ouais. ben métropolitaines deux régions urbaines qui vont ouais, nous, euh, ouais. nous diffuser ouais, donc euh, en train ben, de me dire, mais tu es en train de me dire que je suis on est diffusé dans mon coin Ouais je vais tellement avoir des œufs ça zipe. <rire> euh, euh, juste à pas dire où tu restes, tu vas être correct. L'adresse de Dan. Bonsoir. <rire> ça. Ça. Mais euh, non non, mais tu connu dans ton patelin ou euh, pour, pour que tu aies pas les yeux euh... Certainement, certainement. Voyons, hey, tellement connu moi. Ben ouais. C'est ouais, ouais, connu euh... par euh, ses parents et surtout sa blonde. Oui, voilà. Ouais, euh, ouais, mais là des fois hein, il te snob, fait que euh, ça compte tu, hein On le sait pas. Ouais. ouais Je rappelle, j'ai toujours euh, mon défi le 25 octobre prochain qui aura lieu pour euh, Extra Life. Je ramasse des dons pour Opération Enfant Soleil. Encore une fois, j'attends encore d'avoir des confirmations. J'ai des belles choses euh, qui euh, vous seront annoncées éventuellement. Possiblement un concours en lien avec avec ça pour euh, vous permettre de gagner des trucs et ainsi vous inciter à donner euh, pour la cause. 24 heures de gaming, c'est pas rien. Euh, oui, c'est du jeu, mais il y, y a comme une épreuve d'endurance là-dedans. Donc, euh, encouragez-moi, euh, supporter la cause, ça sera euh, ben, très apprécié. Peu importe la grosseur du don, faites ce que vous êtes possible. On vous euh, on vous en remercie d'avance. Et on rappelle qu'on a aussi le concours euh, du jeu que Lux nous a parlé la semaine passée. Rappelle-nous, c'est quoi le titre Counting Kingdom, un merveilleux jeu pour pour enfants, je vais le mentionner tout de suite, là, qui est euh, pour aider vos enfants à en prendre à compter d'une manière un peu euh, RPG, euh, Tower Defense, un peu Plant and Zombie, là, mais c'est super intéressant. J'y avais donné un merveilleux 9 sur 10 pour euh, le type de jeu que c'était. Donc, euh, participez en grand nombre, là, ça serait le fun de donner quoi les deux clés qu'on a donné ouais exact, deux clés ouais, sur Steam. Euh, participez vos enfants, vous être bien du fun. Avec. Je rappelle la procédure, vous nous envoyez simplement un courriel à Euh, à notre adresse realityhug at outlook.com et vous nous dites pour qui c'est quoi le nom de l'enfant qu'on puisse le saluer sur l'émission euh, et euh, bien lui envoyer puis lui permettre d'apprendre les mathématiques de façon le fun parce qu'on le sait que des fois ça peut être un peu aride comme matière donc si on peut faire notre part pour l'évolution de la société Hein? Faisons-le, on vous le permet, on on vous l'offrera. Ouais, ceux qui avaient pas euh, écouté l'émission, moi j'ai un petit un petit garçon de 8 ans, puis il avait vraiment adoré ça. Puis euh, il, il aime les maths en partant là, mais, fait que ça est tombé dans pas mal dans son créneau là, mais euh, il a vraiment aimé le jeu là, il a vraiment eu du fun à jouer. est tu continues à jouer même si tu avais plus besoin de le tester? il y a pas eu le temps en fin de semaine parce qu'on est allé à la ronde, <rire> mais euh, il va il va sûrement rejouer prochainement, surtout probablement en fin de semaine. Bon, OK, c'est bon. tu me tiendras au courant avoir l'évolution de titre sur le, la durée, euh, continuer à tirer la route puis euh, maintenir l'intérêt chez ton jeune. moi ouais, me ça. Je suis ton jeune et hey, je me chez sens en Oui, oui oncle, oncle, <rire> je me sens comme euh, Joceline la psychologue dans radio euh, donc voilà pour les petites annonces qu'on a faire euh, en début d'émission, euh, allons-y maintenant avec euh, nos faits de la semaine. Et là, je me permets de commencer parce que je pense que ça vaut vraiment la peine. Euh, vous avez entendu notre critique de Goat Simulator? l'avertissement était lancé, c'est pas bon. Je jouais pas à ça. Ben, sachez que la propagation continue et il est maintenant disponible sur iOS et Android. Et ben j'ai pas l'équivalent en dollars, là, mais environ 5 dollars parce qu'on parle de 4,49 euros par E euh, ça serait 2 € c'est deux, deux pièces je pense. À peu près 1,50 deux pièces. c'est assez cher pour ce que c'est. Ouais. Ouais, ouais. Après, squirrel, squirrel simulator. Je le sais pas, je le sais pas. Les simulateurs d'écureuil, je sais pas, quelque chose de plus intéressant qu'une qu'une <rire> bon. euh, Je sais pas mais ça s'en vient sur Xbox One aussi ah, ouais. <rire> oh. okay, yes. Ce ça virus là, continue à se propager. Euh, N'allez pas acheter ça, je vous le dis là. Faites-moi confiance. Ben, il y Rock Simulator aussi qui va sortir un jour. Ah, bref. <rire> oui, mais un, un Rock Simulator, au pays, au, dans, dans le pire des cas, tu peux devenir du ciment. Tu sais, je veux c'est quand même pas vrai. <rire> Ce serait cool que dans Rock Simulator, tu tailles une bataille avec des ciseaux et du papier. <rire> <rire> <rire> c'est ça Mais, euh, ça va des mini-jeux avec des quick-time events ouais, pis t'as juste la roche t'es que... <rire> un ouais. peu dur t'es un peu facile à contrer t'as super pogné voilà ciseaux ouais. sinon, ben c'est ça, pour mon fin Luc, toi, de ton côté, tu voulais euh, envoyer une pointe à Microsoft qu'est-ce qui se passe? ben, c'est juste, ça fait un, un bout de temps que, que je deal avec ça, pis que je garde ça en dedans, pis Il y a toujours quelqu'un qui me dit « garde pas ça en dedans, ça, ça, ça, ça fait méchant et ça vient que ça sent pas bon à un moment donné ». Donc, euh, hier, euh, ben, ceux qui le savent pas, <rire> je vais vous dire pareil, euh, je fais un podcast qui s'appelle « Podcast Auto » aussi. Donc, on parle de voitures et de ça. Puis, hier, j'étais en plein enregistrement. Et puis, euh, Windows a décidé que ben dans 14 minutes, il rebootait mon ordinateur pour euh, mettre euh, faire des mises à jour et puis euh, pas de pas de manière de dire ben ça t'attends te tu t'attends genre mais ou c'est c'était les, les seuls choix j'avais c'était euh, euh, redémarrer maintenant ou fermer c'était essentiel quand, hein ouais, ouais, ouais, c'était là là puis quand tu fais euh, fermer ben ça veut ça veut pas dire nécessairement Euh, à Windows, bien gaffe, fait pas là, on va le faire plus tard. C est, c est, non, non, c'est fermé puis tu vas me remontrer le message plus tard. Donc, quatre minutes plus tard, je, à quatre minutes restantes, j'avais un autre message et puis ensuite, j'ai juste eu un message qui me disait « Redémarrage en cours » et le podcast <rire> a là. Donc, il a que je rappelle tout le monde que je recommence et c'était merveilleux. Mais, euh, donc ça, s'il vous plaît, Microsoft, ça vous est dessus de nous donner l'option de faire les mises à jour exactement quand qu'on veut puis qu'on ait toujours l'option de, de, de tu sais, mettre ça en attente ou c'est me semble que ça serait merveilleux. J'étais j'étais pas tellement heureux hier. Il y a des fois que tu l'as tu de dire rappelle-moi dans une heure, dans quatre heures, dans, dans 24 heures pour la mise à jour mais là là toi tu l'avais vraiment pas là. Non non, moi c'est j'avais j'avais aucune option, c'était je redémarre dans 14 minutes vie avec mon homme. Il y, a, il y avait le reboot qui démangeait là. Bah bon, ouais, ouais, ouais, il y avait il y avait un envie euh, un envie assez euh, flagrante de de me rebooter dans la face et il l'a fait. Donc, euh, mais là, c est, c est, là, tu regardes, bon, ben on va attendre, ce sera pas long, ça va redémarrer. Installation des mises à jour, 27%, 28%, 29%. <rire> Donc, je suis mon laptop, je me suis logué avec Skype, on a fini le podcast sur un autre ordinateur. <rire> mais c'est euh, ça. Donc, ça aurait euh, été drôle euh, que lui aussi te demande de rebooter. Ah, serait... Là, ça n'aurait pas, pas été drôle. <rire> mais bon. <rire> fait merci Microsoft À part ça, je veux dire, j'haïs pas Windows 8 tant que ça Mais ça, j'ai trouvé que c'était assez ordinaire Pas tant que ça, t'as quand même des réticences Ben Windows 8, c'est correct là, Mais personne aime vraiment Windows 8 là. Je pense que le Windows 9 va être une, une belle amélioration euh, des choses euh, avec le bouton. Ils veulent raj rajouter le bouton Start puis des choses comme ça là, qui va avoir l'air de bouton Windows, pareil. Le même look que le bouton euh, Windows, mais ça sera pas un rond ou un Start comme on avait dans Windows XP ou un démarré. Mais ça revient, donc ils, ils ont appris de leur erreur. Connais-tu l'échéance à peu près? Je, je, je n'ai pas de mémoire. Là. Moi non plus, je j'ai pas l'impression que ça s'en vient tout de suite. Euh, au travail, moi j'ai une, une, euh, une licence MSD d'en pour le travail ça c'est une licence Microsoft tout normalement là le droit à tout puis même au beta puis aux alpha des des OS des OS puis euh, lui je l'ai pas vu encore dans ma liste donc j'ai pas l'impression que ça va être pour cette année d après moi ça va être l'année prochaine mais je peux me tromper je suis pas un grand connaisseur des sorties euh, des dates de sortie des des, des, des systèmes d'exploitation <rire> Fini ta phrase que j'enclenche. Oui, c'est sûr, vas-y. <rire> ça venait là, mon affaire. Oui, ouais, j'ai trouvé euh, l'information. Il y a une conférence de presse le 30 septembre. C'est pour qu'on n'a pas de date officielle de sortie. Ça sera annoncé probablement à ce moment-là. Et ouais. euh, ben, qui sait, ça pourrait être assez prochainement parce que euh, c'est quand même un bout qui travaille dessus. Oui, mais normalement, ils vont sortir un, euh, un, ce un « release candidate », donc des, des, une version que les gens vont pouvoir télécharger. Des fois, tout le monde. Des fois, juste ceux qui travaillent dans les TI pour les tester Puis après ça ils mettent ça euh, public euh, ça va être ça va sortir après peut-être peut-être un mois ou deux ça va peut être sortir en novembre j'imagine qu'il pourrait sortir ça en novembre s'il voudrait ou oh, ça pourrait faire du sens ouais. Euh, sinon ben, euh, win et fail dan se garde cette semaine 2 2 euh, pour 1 dans les euh, dans les débuts euh, dans les euh, sujets de début de show. vas-y vas-y mon dan oh je t' équilibré cette semaine j'aime ai, ça me dire que je suis équilibré parce que faire un changement Ah oui certainement faut dieu seul sait que ma santé mentale est fragile donc euh, quand je suis équilibré, j'en profite euh, je sais pas qu'est ce que vous quoi vous voulez commencer un succès ou une tragédie? On ben commence êtes... par la tragédie, on va aller avec le succès, ah. puis on va partir le show sur une bonne base. Ok, c'est ah, bon. Ok, c'est bon, j'aime ça. Euh, récemment, euh, il y a eu une vente de PlayStation 4 qui a très très très mal tourné. Euh, en fait, euh, il y a eu un meurtre. Euh, donc euh, Ça, c'est aussi... ton succès, ça? Oui, oui, <rire> c'est ça, ça c'est la bonne nouvelle, il y a eu un hey! meurtre. Hey! La, la oh. bonne nouvelle, TBA. <rire> Hey c'est un policier, ça... là, pour que ce soit une bonne nouvelle, c'est ça? Oui, c'est ça. ça. <rire> non, ça a mal tourné. En fait, aux États-Unis, il euh, y, y a un joueur qui s'appelle Daniel John Zaites qui a publié un annonce sur Craigslist pour vendre sa PlayStation 4. Et euh, tu sais... Pour en avoir fait, aussi des ventes en ligne, ça, ça comporte toujours un petit risque. Hein, parce que tu n'as sais jamais vraiment qui tu vas rencontrer. Euh, tu sais, si tu es un fou, si tu euh, une personne bien normale, puis la transaction va bien aller. Dans le cas de euh, Zayt, ça ne s'est vraiment pas bien passé parce que qu'il euh, a donné rendez-vous, en fait, euh, à deux personnes. Donc, un jeune homme de 20 ans qui s'appelle, donnez-moi juste deux secondes, qui s'appelle Nathaniel Vivianne. Et, euh, et à sa copine qui, elle, est âgée de 16 ans. Donc euh, il devait se rencontrer dans le stationnement d'un immeuble à logement Et la rencontre d'un jeu... C'est déjà là, pas douteux. Là. Non, non, mais quoi que des fois... Ben, en tout cas. Euh, fait que dans le fond, la rencontre a bel et bien lieu, sauf que, arrivé sur place, ben, euh, Monsieur Viviane a décidé que lui, il payait pas la PlayStation 4, fait qu'il a essayé de la voler. Euh, évidemment, Zayt s'est débattu, a essayé de garder la console pour lui et sa blonde a tout simplement décidé de sortir un gun, de tirer. Ça a transpercé la main de son chum. <rire> OK. Oh, oui. C'est pas par mais... balle une main, hein, sinon. Non, non, non. Ben, non, c'est ça. ça une, une main, ça résiste mal à une balle, ça a l'air. <rire> euh, mais euh, la balle est allée quand même se loger dans la poitrine de Zayt et il est mort sur le coup. Mais là est-ce qu'on peut euh, je, je tu sais toi tu connais ça un petit peu là, en tant que criminel euh, est-ce ouais. qu'on peut <rire> j'aime toujours ça l'ambiguïté de la vente ouais, euh, ouais. <rire> euh, est-ce que la ouais, personne oui. peut euh, et puis là, on, on rentre dans le côté très très technique de la chose hein, mais est-ce qu'on peut parler de légitime défense je sais que la, cette non. notion là est toujours louche aux États-Unis hein tu peux tuer des non. noirs dans certaines situations ah, hein <rire> <rire> je te ouais, le rappelle, c'est c'est lourd. Mais rouge. lui, euh, Zayt, il n'est pas noir, donc c'est même pas un facteur, mais non, non, non. Non, euh, non. légitime défense au niveau juridique, c'est valable uniquement quand tu appliques une force, la, la même force euh, pour euh, finalement euh, pouvoir répondre te défendre ou pour répondre à l'attaque. Euh, on s'entend-tu que quand toi, tu essaies de te débattre pour garder ton bien puis que tu te fais tirer, Il y a comme une différence ça, au ouais. niveau de la force utilisée. Un fait PS4 que non, versus fusil. Oui, c'est ça. C'est comme une main ou un gun. Euh, non, non, mais, mais c'est quand même poche. C'est plate que ça soit arrivé. Euh, le gars est mort pour absolument rien. La fille a vraiment tiré. Puis on s'entend, ce n'est pas pour défendre son chum ou quoi que ce soit. C'est son chum qui était dans le tord. Euh, Puis dans le fond, il a... Elle a tiré le propriétaire PS4 parce qu'il n'y avait aucunement l'intention de de payer. Euh, et euh, bon, c'est aux États-Unis. On le sait que les lois sont plus dures. Elle est âgée de 16 ans et elle va être jugée comme une adulte. Okay. Ouais. Donc, euh, elle pourrait avoir une peine pour adulte. Ça dans, un quel, dans quel état que ça s'est passé? Je ne sais, pas. sais pas. Parce qu'il y, euh... euh, y a des états qui ont pas encore la peine de mort. Fait que c'est... Euh, euh, euh, excusez, je, je, viens de, je viens de le trouver, c'est à Georgie. <rire> euh, ouais, bonne chance. <rire> ouais, c'est ça. <rire> ouais. Fait, que, ouais. fait que non, mais tu sais, c'est plate là, comme histoire. Tu sais, le, le gars, dans le fond, euh, il s'en est là vendre sa console, avoir un petit peu d'argent puis, puis finalement, ben tout ce qu'il a trouvé, c'est la mort. Mais là, j'espère qu'il n'y a pas personne qui va dire « Maman, tu as des jeux vidéo encore, là » ben c'est pas canon là avec cette voix là précisément sous cet en passage ben euh, vous, savez, vous savez ce qui me ce qui me dérange le plus dans cette histoire là c'est la mort de, de, de ce jeune homme là c'est c'est terrible mais dans le char du couple, il y avait un bébé de 16 mois et hein? elle a tout vu ça bravo tu sais ses, ses parents là tu sais ses parents sont violents sa mère a tuée puis c'est ça. Ben, de jeunesse. Ouais, c'est merveilleux mais ouais, j'espère ne trop pas enfonder les parce que ça a rien à voir. <rire> ouais. non, que, euh, mais, mais mais allons vers le positif. Oui, oh oui, finis ça, ouais, ça bien. Là. Ça serait bon. Là. Ça, je, vais, je vais finir ça bien. Euh, Super Smash Bros. sort euh, le 3 octobre. Ça s'en vient, deux semaines. Mm -hmm. euh, Puis déjà, euh, au Japon, ben, le jeu est disponible sur 3DS. Donc, euh, on peut dire que c'est déjà un succès. Un euh, million de copies vendues durant son premier week-end. Je sais pas si on a bon. les chiffres. Des, donc, dans notre, euh, euh, du, Smash Bros. Du est déjà millionnaire. Hein? Je sais pas si on a les, les chiffres de téléchargement du démo ailleurs dans le monde, parce que moi, là il me semble, dans ma communauté de gamers sur ces réseaux sociaux, je n'ai entendu parler que de ça la dernière ouais. semaine. là hey, J'ai le démo, ouais. j'ai hâte de, de finir de travailler. Il y a du monde qui a forcé les cours là, pour aller jouer à démo de, de, de Smash Bros. Là. Cap, le monde capote. C'est vraiment... Euh, c'est attendu comme le messie. Ouais, c'est euh, euh, pas mal puis Moi, honnêtement, bon, oui, je l'attends, c'est sûr, je l'attends, j'ai hâte de, de jouer à ça. Je me fais pas trop non plus d'attente. Euh, je, je joue en ce moment à un Destiny qui devait euh, révolutionner le monde. C'est pas vraiment le cas, fait que euh, je vais je, vais, disons, je vais me faire des attentes un peu plus euh, raisonnables. Ouais, fait quoi, que ouais, vois, des mots Destiny ça, ça brise rien C'est le fun là, mais c'est comme c'est comme j'avais vraiment l'impression de jouer à un Elo quand j'ai commencé. <rire> c'est comme que je vais vous en reparler éventuellement. Okay. Euh, mais non, tu sais c'est Fait Smash Bros, tu sais, je le sais, hyper attendu, puis j'aime d'ailleurs, euh, ça a sorti récemment, le Canada va avoir son Super Smash Club, donc euh, dans le fond, ça va être des espèces de, de tournois, des, des euh, organisations d'événements aussi où les fans vont pouvoir se réunir, puis ça, je trouve ça cool, tu sais, puis les fans vont pouvoir soumettre aussi des idées de règles pour les, les matchs euh, par exemple ça va être euh, ben tu pas Ganon euh, il faut il euh, y, y a des règles vraiment capotées là genre euh, euh à la fin d'un combat ben il faut que tous les participants crient le nom d'un personnage tu fait que ça peut ça peut rajouter tu un élément de plaisir euh, de, dans les tournois là. ben c'est ou... c'est cool, a... comme mais un... Nintendo j'ai quand même Nintendo Hey lol arrête de me couper mon mot. Euh, il a... fait que... <rire> il y a comme un niveau il y a une méta game il y a comme y a le jeu vidéo puis il y a la game à l'envers tu il y a l'environnement de la la compétition entre les joueurs et non pas dans le jeu là Ouais, ouais non, c'est ça exact. Tu euh, je pense que ça peut être un bel, un bel exemple où finalement ça va ça va créer quelque chose dans la vie réelle puis il y a du monde qui vont pouvoir se réunir. Euh, c'est sûr que Nintendo a dit qu'il va y avoir des tournois euh, provinciaux, nationaux aussi. Fait que euh, évidemment il va y avoir des prix lesquels? Je sais pas. Fait que euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on a donné puis ça va être exclusif au Canada. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo euh, Reggie, euh, j'ai bien aimé le petit clin d'œil euh, par rapport au Canada. Euh, la vidéo a commencé puis il s'est fait servir euh, une tonne de crêpes avec évidemment siro de salué... Je pensais que tu dire salut. Je pensais que tu allais Julie Gagnon. <rire> <rire> non <rire> non, pense pas pas. Euh, pour la poutine là que euh, oui, il en a fait mention, il dit bon ben maintenant apporte-moi une poutine. Non, <rire> c'est quand même pas payé. <rire> Mais non, c'est c'est nice. Vivre au pauvre avec ça comme repas. <rire> il, il va vivre gratos en tout cas. Ouais. Et la patate va y aller ouais. tout cas. Fait que fait que c'est ça fait que j'ai hâte d'avoir le succès que ce match plate va rapporter ici en Amérique du Nord mais au Japon ça pange ça pange. Bon ça mais c'est cool, bon. bonne nouvelle tant, pour nous. Moi, c'est ça, tant mieux. Ouais. Là euh, premier sujet, ça ça paraît pas jusqu'à maintenant là, mais c'est un spécial rétro l'émission cette semaine. Ben je suis là. <rire> <Hein>? <rire> ouais, c'est ça. <rire> déjà ça. Le patriarche. <rire> oui, c'est ça. Il y a déjà ça de fait. <rire> d'ailleurs, ça me surprend se les semaine, tu parles pas comme le père Fourra vu ton âge, mais bon. je ah. euh, <rire> veux que d'ailleurs, on va commencer avec toi Luc, ça va être une belle entrée en matière dans notre spécial rétro. On va avoir deux sujets de discussion et une critique et tu commences avec une critique d'un jeu qu'il n'y a presque pas personne qui a joué dans la vie, qui n'a quasiment pas eu d'influence sur l'histoire de, de du jeu vidéo, de ce qui est devenu cette industrie-là. Tu nous parles du premier Mario Bros. Euh, pas celui-là, la, la, la compétition dans les tableaux fixes. Tu nous parles de celui qu'on avance de la gauche vers la droite tout le temps. Là. Non, moi, je vous parle celui du tableau fixe. Ah! Le premier, le premier, premier jeu de Mario. Euh, bon, dans, dans ce temps-là, euh, j'étais jeune et plein d'espoir <rire> et que ça a changé. Mais euh, c'est ça. Donc, le premier jeu de Mario, moi, j'ai joué ça à l'arcade. Puis, je vais vous conter. Mais dirait, tranches de vie. Euh, quand j'étais jeune, j'allais dans un camping à Saint-Canut, ceux qui savent pas, c'est dans le coin de Mirabel. Puis euh il y avait une coupe de, de machines d'arcade euh, qui était au restaurant en avant. Donc quand il pleuvait, toutes les jeunes se retrouvaient là. Puis là il y avait une, deux trois machines à boules, il y avait euh, une machine de Joust, puis il y avait la machine de Mario Bros. Puis moi j'avais jamais quand je suis arrivé là, j'avais jamais vraiment joué à des machines d'arcade, puis j'ai découvert vraiment euh, le jeu vidéo puis l'arcade avec ce jeu-là qui est Mario Bros. Donc c'est un jeu qui quand même pas jeune, ça date de euh, juillet 1983, donc euh, la plupart d'entre vous n'étaient pas encore au monde dans ces années-là. Et puis c'est c'est un jeu qui est quand même assez simple dans la manière qui est fait, c'est que on a toujours un tableau fixe donc les les paliers sont toujours à la même place mais ce qui ce qui font c'est qu'ils nous rajoutent des obstacles et des des différentes à, à, à détruire sur ces tableaux, sur ces paliers là euh, dépendant des tableaux où on est rendu. Donc c'est simple, on peut jouer on peut jouer à un ou à deux joueurs. Euh c on jouait Mario ou on jouait Luigi son frère, le Luigi vraiment dans le temps c'était un Mario, c'était vraiment un Mario avec un, un habit de couleur différente. Il y avait pas de tu sais était pas plus grand, plus mince, c'était vraiment le même bonhomme mais juste habillé avec du vert. Euh, puis c'était euh, on jouait à deux donc c'était on pouvait jouer à deux joueurs il y avait un, un bouton pour sauter et c'était tout, il y avait rien d'autre euh, donc on commençait le jeu moi j'ai toujours pas mal joué tout seul parce qu'à deux on pouvait se rentrer dedans on pouvait euh, se bloquer c'était pas vraiment super le fun ça, ça rendait le jeu beaucoup plus difficile que si on le jouait tout seul donc moi je l'ai joué pas mal tout seul et puis euh, pour me vanter là, mais afin que fin je jouais pas mal longtemps parce que j'ai <rire> dépensé quelques dollars dans cette dans cette borne d'arcade là. Donc c'est comme déjà c'est le premier jeu de Mario, c'est le premier vrai jeu de Mario où Mario s'appelle Mario parce que le seul jeu dans lequel on avait vu Mario avant c'était euh, c'était Donkey Kong, c'était Donkey Kong puis dans Donkey Kong il s'appelait Jumpman. Il y avait pas il portait pas le nom de Mario encore. Donc c'est le premier jeu où il y a vraiment eu son nom de Mario puis Luigi est apparu en même temps avec le nom de Luigi Donc c'est des personnages qui ont resté à travers le temps puis qui existent encore aujourd'hui. Bon les, les seuls au début on commençait on avait euh, les bébites que on connaît encore dans le monde plus ou moins dans le monde de Mario aujourd'hui, on a les tortues qui sont encore là. Dans ce temps on avait des crabes. Aujourd'hui, c'est plus euh, c'est plus juste une espèce de, de, de, de bout de champignon qui se promène avec des pattes. c'est pas vraiment un crabe qu'on a dans les jeux. Dans ce temps-là, c'était des crabes. Il y avait des espèces de ce qu'ils appelaient des euh, firefly qui étaient des espèces de papillons qui, eux autres, sautaient. Puis, euh, on avait ça des machines à glace qui apparaissaient, des boules de feu qui se promenaient dans le niveau pour essayer de nous... Euh, qui se promenaient vraiment comme aléatoire mais il y avait toujours comme l'impact pression qu'il y avait un GPS après nous autres qui faisait que la boule de feu pouvait nous trouver. Euh, mais il apparaissait aussi si on restait trop longtemps sur le même palier, il y avait une boule verte qui passait à travers le palier où tu étais. Puis, il y avait une boule orange elle, qui partait d'en haut puis elle descendait en frappant les paliers puis une menace rendait jusqu'à toi. Si tu chaisais une boule de feu, tu étais mort, tu tombais. Euh, normalement, tu avais trois vies. Dans certaines bordes d'arcade, ils pouvaient donner quatre vies. Et puis, euh, il y avait des, des trucs... Euh, un peu comme dans Mario, il y avait un truc au deuxième tableau pour être capable d'avoir une, une vie supplémentaire tout de suite en partant. Euh, puis c'est drôle, je regarde, pendant je vous en parle, je regarde une vidéo sur YouTube d'un gars qui jouait. J'ai regardé une, une vidéo tantôt, puis là, je regarde un autre. Lui, il est pas mal bon. Le gars d'avant était extrêmement poche parce qu'il connaissait pas le truc. Euh, fait que le premier tableau, c'est simple. On a trois tortues à tuer. On les ramasse. On, les, euh, quand on, on, on, les, on tape la plateforme qui est en dessous d'elle. Et puis, avec ça... Bien, la tortue, c'est une fois, elle tombe sur le dos. Après ça, on monte, puis on va la frapper. Comme on fait dans Mario, on va la frapper avec notre pied. Puis là, elle sort du tableau. Euh, les crabes, autres, c'était deux coups. On tapait en dessous. Du, du crabe, fallait taper deux coups pour l'avoir. Puis l'espèce la, de papillon, lui, c'était un coup, mais vu qu'il sautait, fallait le pogner quand il touchait à terre euh, dans le tableau. Euh, les boules de feu, c'était on pouvait les tuer, les aussi, en tapant en dessous. Euh, la seule chose qu'il fallait se retenir, c'est la boule orange. Si tu avais le malheur de la frapper par en dessous, à doublait de vitesse la fois d'après qu'elle revenait. Et puis si tu avais le malheur de la refrapper, à redoublait de vitesse et ainsi de suite. Donc une boule de feu euh, rouge qui se promène à vitesse folle, euh, fallait que tu t'torses là, c'était rendu assez difficile. Assez donc, punitif. Ouais, ouais assez punitif. Donc on faisait attention mais ça donnait ça donnait des points donc c'est ça. Euh, donc on passe les deux premiers tableaux avec les tortues. Dans le deuxième tableau, il y a un truc si jamais vous le jouez, il y a un truc, vous euh, prenez les deux premiers tortues, vous faites un, un blocage à chaque bout de la plateforme du centre, vous laissez toutes les autres tortues arriver et puis quand Euh, les autres tortues sont toutes sur le palier vous en allez en bas, ce qu'on avait aussi c'était un, un power qu'on appelle il y a ça aussi dans les nouveaux jeux de Mario où tu frappes puis ça bon, souvent dans les Mario ça va faire apparaître des sous, des choses comme ça, ça va déclencher une action, là ça faisait vraiment lever le tableau complet vers le haut puis toutes les bébites se faisaient donner un coup donc toutes les tortues se ramassaient sur le dos les crabes venaient à, à pouvoir recevoir le deuxième coup puis les euh, papillons s'ils touchaient à terre quand on frappait le tableau, bien, ils se mettaient tous sur le dos puis là, on pouvait aller toutes les ramasser on faisait ça avec les tortues, puis quand on ramassait toutes les tortues d'un coup, comme dans les Mario réguliers, ça, ça a beaucoup euh, influencé de la manière que les points sont calculés, puis la manière que les jeux de Mario sont faits aujourd'hui. Plus qu'on tapait de tortue de suite, bien, plus que le bonus était haut, puis la dernière tortue nous donnait peut-être 2500 points, puis on était capable d'aller chercher notre euh, notre première vie gratuite rendu là. Donc, les deux premiers tableaux, c'est on introduisait les tortues entre les tableaux, on avait une scène où c'était on avait un tableau où c'était tout simplement les paliers avec des sous euh, qui étaient pendus un peu à, à certaines places dans le tableau puis il fallait toutes les ramasser avant que le compteur arrive à zéro. Ça c'était plutôt facile, un coup qu'on connaissait où faut sauter pour passer le plus près possible des plateformes, se rendre le plus vite possible en haut. Euh, même quand, tu, quand on venait bon, je euh, jouais avec mon cousin puis Notre but, c'était d'attendre, de taper le, le sou en haut à dernière seconde pour que l'animation s'arrête pendant la transformation de la scène. Quand elle disparaît, ça faisait un plus ou un étoile. fait qu'on essayait de faire une étoile avec les sous. Quand on faisait ça, on, on se rendait la vie un petit peu plus difficile. fait' que là, Au début tortue après ça crabe après ça on, on nous introduisait les papillons puis là un peu plus loin on nous introduisait les machines à glace les machines à glace qui faisaient eux autres c'est qu'ils glaçait la plateforme donc la machine sort euh, des tuyaux en haut en bas il y a quatre tuyaux deux en deux en haut deux en bas de un, un de chaque côté et puis là les bibis de là les machines à glace sortaient de là aussi et puis vous pouvez nous glacer un palier euh, fait quand qu'on arrivait sur ce palier là si c'était glacé c'était plus dur à arrêter, on glissait euh, donc des fois ça nous on arrêtait juste pas assez assez vite puis on se faisait mordre par une bibitte on mourait ou euh, on glissait en bas du palier si on voulait effectuer un, un double saut quelque chose comme ça. Les machines à glace pouvaient aussi être tuées en frappant en dessous. Puis ça donnait aussi euh, des points. Si on avance plus loin dans le jeu Là, ben, on, en est, on tombe avec le même niveau de sous à ramasser, mais glacé par les machines à glace. Donc, il faut aller plus vite, il faut faire plus attention pour pas se, se la péter. Euh, on rajoute des boules de feu verte qui apparaissent plus souvent. Euh, la boule rouge qui apparaît aussi plus souvent, qui a l'air un peu plus agressif qui te cherche un peu plus. Euh, les boules qui bougent aussi plus vite. Euh, le, le jeu comme essayait de, de savoir où tu irais la prochaine fois puis il te mettait une boule au-dessus une boule en dessous, fait que tu peux pas vraiment te sauver fallait que tu vraiment que tu que calcules ton affaire pour tomber entre les deux boules pas te faire brûler ça, ça a commencé à être un peu plus difficile puis plus on avance, plus ça devient euh, difficile, je me rappelle rendu au niveau 35 à peu près euh, la machine J'imagine que Nintendo avait décidé que bof rendu là, ça va être trop dur, personne va se rendre. Au lieu de te marquer un niveau, ça marquait KO. Tu avais mis la machine Knockout <rire> et puis tu avais plus de niveau. Puis là, elle faisait juste mettre euh, des niveaux, euh, un après l'autre, de plus en plus difficiles. un moment donné, on a introduit les gouttes d'eau qui euh, qui viennent glisser sur les plateformes puis se transforme en piquet de glace. Puis quand le piquet de glace, comme dans les jeux de Mario récents, quand le piquet de glace vient assez long... La, le, le piqué se détache puis il tombe en bas du niveau euh, en bas on a un niveau de briques le dernier niveau c'est un niveau en briques où on peut juste aller marcher dessus puis en tout ça c'est de l'eau parce que le jeu se passe théoriquement dans les égouts de New York fait que le morceau de glace tombe puis si tu te fais pogner par le morceau de glace tu meurs gelé comme si tu te faisais frapper par euh, la machine à glace C'est un jeu qui a pas de fin, il euh, n'y a pas de niveau de fin. En tout cas, si oui, je me suis jamais rendu mais à ce que je sache, il y a aucun niveau de, de fin, c'est un jeu qui va à l'infini. Vous pouvez jouer bien longtemps avec votre 25 sous, mais éventuellement, il y avait pas de fin avec une cinématique ou rien de ça, c'était vraiment de base, mais au début quand on a quand qu'on introduisait chaque euh, chaque bibite, les tortues, les on avait une espèce de petite animation qui nous montrait qu'il fallait le taper une fois, taper deux fois, taper quand le, le papillon tombe à terre, comment détruire la machine à glace. Ça, il y avait une petite animation, mais c'était vraiment de base. Euh, les graphismes sont quand même assez beaux. Je veux dire, ça, ça date, là, ça date de 83, mais c'est encore joli aujourd'hui. C'est pas c'est totalement laid, c'est pas vraiment dégueulasse. C'est tellement minimaliste aussi. Oui, oh, c'était pas un jeu là, où ce que il euh, y avait du détail à pu finir. Fait que ça quand même bien vieilli. Euh, il y a eu beaucoup de versions qui sont sorties sur à peu près toutes les consoles depuis ce temps-là. Moi je me rappelle avoir juste joué sur la Atari 2600 et oh dieu que c'était horrible. C'était laid, c'était c'était vraiment affreux. Et puis franchement là, euh, même en date d'aujourd'hui, personnellement, j'ai jamais vu une version console qui rend vraiment hommage Au, au jeu original, il y a toujours quelque chose qui accroche. Il y a toujours... Soit Mario a l'air laid, soit... Euh, je sais pas, les, les, les niveaux sont, sont moins beaux, les, les paliers sont pas beaux, les bibittes sont pas belles, euh, les la même que les glaçons sont faites, c'est mal fait, les machines à glace sont trop carrées, ils ont pas les rondeurs qu'il y avait à l'arcane euh, Ce qui était bien à l'arcade, ce que moi je, je fixais beaucoup dessus quand j'étais petit, c'est que quand tu tapes un palier... Le palier fait comme un rond, tu où ton point va, ça fait comme un rond dans le plancher, puis il se replace quand ton point sort de là. Donc tu as l'impression d'avoir vraiment rentré dans le plancher, puis ça te montre pourquoi la bébite bibitte sur le dos parce que tu frappes en avant ou en arrière. Dans euh, dans les versions comme la version Atari ST ou non, pas Atari, ST, mais Atari 2600, le, le palier restait droit. Il il bougeait pas, fait que j'avais je regardais le jeu, je me dis il manque de quoi ça ça marche pas, il il manque ce détail-là. Je, je tripais pas, j'ai joué plusieurs versions à travers les années, même les, les versions euh, NES et tout ça. Il y a rien vraiment qui rend hommage à ce jeu-là. Si vous voulez vraiment, je sais que c'est quelque chose qui bon nébuleusement euh, légal. Là. Si vous voulez Oui, oui c'est ça. Si vous voulez vraiment jouer le jeu comme il devrait être joué, jouer la version qui est disponible sur même la, la, la machine l'émulateur de de, de bornes d'arcade, jouer à cette version là. c'est la, la version originale que vous allez retrouver à l'arcade, c'est vraiment malheureusement la seule version à mon goût à moi qui, euh, qui, qui est la bonne. Dire, le reste c'est toujours bien proche mais jamais exécuté comme la version originale. Puis pourtant c'est un jeu qui a pas eu tant de succès que ça là euh, d'un borne d'arcade, la réception était assez mitigée, euh, ça a pas eu beaucoup de succès au Japon. Je pense que ça a eu beaucoup plus de succès ici, mais moi j'étais comme pris à jouer à ce jeu là parce que il y, y avait rien d'autre jusqu'à ce que le restaurant achète une machine de Punch-Out que je vous reparlerai un peu plus tard parce que c'est un autre jeu que j'ai trouvé assez épique euh, <rire> le Punch-Out okay. et Super Punch-Out c'est des jeux que j'ai assez trouvé épique. Puis c'est un autre c'est un autre jeu qui m'a déçu quand ils ont sorti euh, Mike Tyson Punch-Out sur la sur la NES ou sur la la NES, sur la Super NES, mais je me rappelle pas si quoi c'est. Non ça la NES. Ce c'était pas, pas à la hauteur du jeu d'arcade. c'était vraiment, vraiment pas ça. Euh, fait que je, Même s'il y avait les mêmes personnages qui revenaient, pour moi, ce n'était pas ça. Que... C'est ça qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a une limitation technique quand même. Les arcades, tu avais 100% de la puissance de la machine. Tu la concevais pour générer ton jeu. Tandis que la console, ben, elle a des spécificités. Puis là, ben, tu selon ce que les développeurs sont capables de faire t'sais, on voit qu'ils ont appris avec le temps à bien développer avec la, la NES de la fin de les jeux sont quand même très très jolis là. Euh, ils ont appris à coder avec mais comment retransposer ce que l'arcade faisait bien c'est pas évident non plus là non mais je regarde quand même je, je me dis que la, la NES ou la Super NES devait être aussi puissante sinon pas plus puissante que cette borne d'arcade là Fait que je, je sais pas, peut-être peut-être que je me trompe mais ça reste pour moi fran franchement c'est un des jeux qui a marqué mon, mon histoire de, de, de, de gamer, là. je veux pas plugger mon autre podcast mais c'est quand même ça c'est le jeu, un, un des premiers jeux dans lequel j'ai vraiment embarqué puis qui m'a vraiment accroché, il euh, y en a eu d'autres avec les années là, mais ça c'est vraiment un des jeux qui m'a marqué c était, c était, ça a été mon enfance ce jeu là Euh, vous allez dire, ça, ça date. Oui, ça date. C'est pour ça que j'ai dit euh, rétro, c'était moi, <rire> quand on a commencé. Mais c'est un jeu qui, qui est vraiment le fun. puis Si vous avez l'occasion de le jouer encore aujourd'hui, je suis sûr vous allez avoir du fun pareil. C'est sûr que c'est moins évolué qu'un nouveau Super Mario il y a des tableaux cachés et toute la patente. Là. Mais le jeu est simple, mais le, le jeu est le fun. C'est juste le but, c'est de se rendre le plus loin possible. Vous allez voir si vous si vous passez les niveaux... Euh, et niveau 15-20, là, euh, vous allez commencer à trouver que c'est euh, c'est pas facile facile. Allez voir des vidéos sur YouTube, là, Vous allez voir, il y, y a plein de, de vidéos qui viennent de la borne d'arcade, là puis euh, quand vous avez, quand les, les personnes arrivent euh, là toujours regarder un est au niveau euh, 18 là avec des metonnes de glace qui tombent puis euh, des boules de deux boules de feu verte sur le même tableau puis la boule de feu orange qui soit en haut puis à peu près 6 bibites en même temps sur le tableau là euh il roche <rire> c'est euh, c'est assez euh, c'est assez intéressant comme jeu fait que c'est disponible légalement sur le le, le, le, le, le, le, le magasin Nintendo là, pour euh, des, des consoles rétro, des choses comme ça le NES, des choses comme ça mais je vous dis, moi la version qui m'a marqué c'est la, la version d'arcade, j'ai jamais rien trouvé qui est égalé la version NES est proche mais pas, euh, pas, pas, pas à mon goût à moi, il manque, il manque quelque chose mais je peux pas donner de note à ce jeu là, là. Je c'est c'est pour non, moi c'est <rire> un, un classique je puis un jeu rétro comme ça c'est dur c'est dur à, à noter là mais dans mon cœur quand j'étais jeune c'était un 10 sur 10 mais, tu sais, je veux dire c'est juste c'est juste le fun c'est simple tout le monde peut comprendre je veux dire pas 50000 boutons c'est un bouton la manette puis courir partout genre de jeu à lequel tu reviens spontanément euh, périodiquement puis tu sais tu te refais une petite recette euh... Euh, agréable une fois de temps en temps moi je sais que ce jeu là euh, tu sais parlais que c'était plusieurs à plusieurs à deux moi j'ai toujours joué j'ai jamais joué tout seul j'ai toujours joué à deux puis c'est ça tu sais J'ai déjà vu le deuxième tableau mais plus loin ça, pas vraiment, ouais, c'est ça parce que tu te rentrais dedans puis là ah oui. les deux tu t'avaient l'idée d'aller chercher le pau pour tuer toutes les bébites, puis tu te frappais un l'autre ou ou tu frappais un un, un puis au lieu de de, de, de, de le mettre fort, parce que le crabe tu le frappes une fois, il vient fâché, il te montre ses dents, et il commence à courir plus vite, puis tu le tapes une deuxième fois, il se met sur le dos, puis tu peux il, les pattes te t'attacher puis là tu peux aller le frapper puis si tu attends trop longtemps il se remet sous ses pattes la tortue c'est cute elle sort de sa carapace en bobette puis elle donne un coup sur sa carapace par rentre dedans par partout c'est les animations étaient comiques aussi c'était c'est juste tu c'était cartoon c'était tu c'était vraiment drôle mais c'est ça jouer à deux c'était vraiment difficile parce que souvent tu avais la même idée puis là tu frappais tu frappais sur le palier en dessous quand ton chum était là puis là tu le poussais sur une bébitte, ou sur une machine à glacer ou dans une boule de feu <rire> puis là là le scan poignet oui. Fait que j'ai toujours aimé mieux jouer ce jeu là tout seul parce que je me rendais je me rendais je me, je me rappelle m'être rendu au niveau comme 45 ou une affaire comme ça <rire> Ça commence à être loin là, T'sais, quand tu quelqu'un qui attend pour jouer à côté de toi, tu es découragé. Mais c'est clair, une des choses une des choses que moi j'appréciais un peu moins c'était la jouabilité, t'sais, le fait que euh, euh, si tu es arrêté, tu peux pas te décoller un saut puis te déplacer, tu sais euh, le, le saut se déplace lat latéralement. C'était vraiment très statique quand même. Ouais, ben oui, c'est mais d'un côté c'est un peu réaliste, tu peux pas vraiment sauter loin par en avant, mais tu peux si tu es sur place, mais il faut quand même se donner une espèce de, de swing. Euh, Mario tu pas capable de faire ça, fait quand tu sautais sur place sans courir, tu sautais pas mal sur place, fallait que tu te prennes une petite course pour être capable de sauter euh, plus loin. Les sauts étaient pas super précis aussi, ça arrivait souvent que tu tapais sur, euh, sur sauter puis euh, Mario décidait que ça les tentait pas, mais euh, <rire> c'était quand même assez <rire> rare, normalement le jeu répondait quand même assez, euh, assez bien. Là. Fait que c'est pas mal ça. Je pense que j'en ai, ai assez dit sur euh, sur Mario Bros. Mais c'est pour moi, c'est un, un, un grand classique. Ce qui m'amène à nous transposer dans un autre sujet, cette fois-ci, c'est celui de Dan. On va parler... Euh, c'est un peu complexe, la façon que tu amènes ça. Ouais. Tu parles de jeux qu'on aurait souhaité quand on était jeune puis finalement, aujourd'hui, il y en a comme une surabondance. Moi, je suis un être de complexité. Oui, euh... oui mais euh, sous euh, de, des apparences à assez énormes de, de simplicité. D'ailleurs, il y en a qui m'appellent le simple d'esprit, mais ça, c'est d'autre chose. Euh, fait que oui, euh, je voulais amener ça euh, parce que au lieu de, de faire un jeu rétro, je sais que j'ai dit que j'en ferais, mais ça viendra éventuellement, euh, j'aurais pensé à amener, amener un espèce de, de, de sujet comme ça, de euh, franchise... Tu sais qu'on a tellement voulu avoir un jeu vidéo euh, dans, dans notre enfance qu'on n'avait pas. Les compagnies nous entendaient pas ou ne pas nous écouter. Puis qu'aujourd'hui, ils nous écoutent peut-être un petit peu trop. Euh, moi, la franchise qui me vient en tête quand, quand je parle de ça, c'est Dragon Ball. Ouais, Dragon Ball? J'ai trippé là-dessus aussi, moi. Ah oui? Ah, qu'on se comprend. C'est merveilleux. Euh, écoute, moi Dragon Ball, j'ai un paquet de souvenirs par rapport à ça. Je me rappelle, Antoine, t'es allé dans le quartier chinois de Montréal parce que je voulais acheter des cartes Dragon Ball. Parce que les cartes Dragon Ball, c'était hot sur l'art du dîner au secondaire. <rire> oh, oui. yes euh, On jouait au trou de cul puis on, avec des cartes Dragon Ball. On était hot. Mon qu'on qu était nerds, c'était que... <rire> que... Mais euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de souvenirs. Je me rappelle quand j'allais, à l'époque, la... c'était la librairie Garneau, donc euh, j'allais m'acheter euh, mon Dragon Ball euh, quand ça sortait, puis Dieu seul sait que des fois, c'était très long avant que ça sorte. Écoute, moi, euh... je, me, je me souviens, tu sais, je passais des commandes à, à la librairie, puis tu sais, elle t'appelait oh, « on va le recevoir la semaine prochaine !» Ah oh! oui Je les journaux juste me payer ça. C'était de domic à pâter. Moi, j'utilisais l'argent de mes parents. écoute euh, Toujours la meilleure manière à dire. Oui, c'est ça. Ça coûte moins <rire> cher dans ce temps-là. Euh, <rire> moi, j'ai découvert les Dragon Balls. C'est ma grand-mère. À un moment donné, en, vac... en vacances, visite chez de la famille qui était à Montréal. Et elle m'a ramené le tome 4. Mais j'avais jamais oui. lu ça avant là. Celui sur le premier tournoi <rire> Ben oui, le premier tournoi, ouais. puis j'ai même pas affaire là. <rire> fait que moi j'ai été genre un une an et quelque avant carton qu du genre dans ma famille là-bas, puis qu'elle rachète un autre volume qui était genre le 15 avec Shichi, ça <rire> oui. la l'affaire de Son Goku. <rire> oui oui oui. Fait que moi là, j'avais ces deux volumes là, puis je mettais construire une histoire entre les deux là, tu sais, puis je savais pas ce que ça s'en alignait, je savais pas quand est-ce qui sortait c'est comme c'est moi qui ai fait découvrir ça aux gens dans mon patelin là, si le lac Saint-Jean connaît Dragon Ball, il y a un peu de moi là-dedans là. là. <rire> tu fier de, de les avoir un peu euh, imbécilisés. Oui un peu. Tu te places au Campbell, il y a un peu de nous autres là-dedans. Un petit peu de nous autres là. <rire> non mais pour vrai c'est un, un phénomène assez particulier. Moi je l'ai poné comme ouais. comme je dis de euh, par deux bouts puis éventuellement j'ai construit toute l'histoire mais je l'ai pas là en ordre. Hein. Ben écoute Moi je m'moi aussi c'est drôle que tu en parles parce que moi aussi le premier que j'ai lu c'est le quatrième, euh, avec Bertie génial qui je me rappelle plus c'était quoi son nom mais en tout cas c'était une perruque oui, un peu totaliste c'est ça le stage toute là Ouais mais moi après ça j'ai lu en ordre de... fait que euh, écoute je me rappelle j'avais commencé ça j'étais au primaire puis le temps que ça finisse j'étais Ça m'a assez loin dans le secondaire. Euh, donc, euh, ça a pris, ça a été un phénomène Dragon Ball. Puis ça l'est encore. Il y a encore des gens qui trippent. Il y a des films qui continuent à sortir. Il euh, y a Battle of God, je pense, qui est sorti récemment. Euh, donc, c'est un phénomène Dragon Ball. Akira Toriyama est devenu euh, une légende euh, du manga euh, grâce à Dragon Ball. Euh, donc, c'est vraiment un phénomène. Mais dans le temps... On voulait tu un jeu Dragon Ball, on voulait tu incarner un super saiyen, puis euh, botter euh, des fesses qui mieux mieux. Il y avait il y avait des, des portails combat light like, c'était à peu près tout. C'est c'est ça. Ouais, c'était quasiment on tout. Pas, on n'avait pas de Dragon Ball. On, il y en avait pas. Puis moi je me rappelle euh, j'allais souvent chez un de mes amis et euh, pour euh, satisfaire notre envie de jeu Dragon Ball, ben on avait téléchargé un émulateur. Puis on jouait à Dragon Ball, je me rappelle plus c'est lequel. Les, les début peux... de ta carrière de criminel, c'était de ça ouais, en ben, venait. Hein. Écoute, hein, hein, on sentait-tu le, le criminel en puissance qui s'en venait? Là. <rire> hey, je téléchargeais des émulateurs. Mais euh, on n'avait pas le choix parce que les jeux étaient euh, uniquement disponibles au Japon. Puis là, il y avait des traductions, mais un peu obscures, euh, qui s'étaient faites. Mais c'était le seul moyen qu'on avait de jouer à des Dragon Ball parce qu'il y en avait pas euh sur, au Japon, c'était sorti sur la Super Famicom, mais ici tu sais, ils ont pas été apportés. Il y a un Juste jeu de NES, c'est en passant euh, de Dragon Ball, euh, c'est le joueur du grenier qui en a fait une critique et a mené dans dans une de de ces capsules, un jeu de NES de la traduction française de France et il la rentre, ils ont tout <rire> les boules de dragon, ils tout... écoute, c'est tellement drôle là. comment c'est -ce ont... tu vois que les gens qui ont traduit connaissent absolument rien de cet univers là là. Ouais, dans c'est pas j'imagine c'est pas ça. Hein. Mais ici au ah, Québec, on avait rien on on rien. Non, c'est ça, c'est ça, on n'avait pas grand-chose fait tu sais, on jouait sur notre ordinateur, via des émulateurs euh, jusqu'à temps que euh, Namco qui est devenu Namco Bandai qui est devenu Bandai Namco Euh, <rire> C'est une la... question de ne pas mal le monde là. Ouais, ça. Euh, Mettre la main sur la franchise Dragon Ball Pour la porter euh, vers l'univers des jeux vidéo Et là, okay. là J'étais content En fin des jeux Dragon Ball Mais là à un moment donné J'en ai eu comme trop <rire> ça n'arrêtait plus. Là, on ne pensait de rien à un surplus. Oui, non, mais là, à un c'est parce que Dragon Ball, il y a une histoire. Puis là, je veux bien croire que c'est beau la renouveler, là, mais il y a des limites. Euh, puis le problème, c'est que autant on en avait pas, autant là, ça ça l'a répondu à un besoin, mais comme il y en avait trop, là, on a trop gavé les gens. Puis ils encore à en sortir des dragon... des jeux de Dragon Ball, mais me semble que plus ça avance, puis plus moins c'est bon. Hey, T'as-tu euh, euh, du film avec des, des, des, des vrais acteurs? Euh, j'ai pas osé le voir. Ben, écoute, <rire> je me, je euh, me souviens, mais... Fais pas ça. Fais, fais, fais pas ça. Va, va pas le voir. Je, je te disais, je, je, oh, je me suis dévoué pour la cause. de Tout amateur de Dragon Ball se doit de ne pas écouter ce film-là. C'est ça. Moi, euh, déjà, j'ai vu Piccolo, j'ai fait OK. J'ai vu Sengoku, j'ai fait eh, What the hell? Puis euh, là... Je... Je sais pas s'il y a le, le fameux dragon là-dedans, là, mais j'espère pas. Écoute, il y a euh... ce syndrome-là, pis on en a déjà parlé, quand c'est pas un jeu vidéo ou encore une autre oeuvre, pis tu l au cinéma, l'industrie du cinéma a comme un, un syndrome de, de, de supériorité. Tu peux pas faire juste un calque Ça se peut pas, tu peux pas faire ouais. ça au cinéma là, ça serait donc d'emblée pas correct, c'est faut développer quelque chose propre au cinéma, puis les gens, tu sais, faut essayer de rejoindre le grand public, là, tu là tu tu façonnes les affaires différemment pour que ça ça, ça avec tout le monde. No! Si non, Dragon Ball est populaire, c'est parce que c'est Dragon Ball, fait pas d'autre chose, transforme les pas, c'est ça qu'on veut. Mais là, on s'est mis à faire de Sengoku un étudiant. Et ouais. Il jamais allé à l'école. En tout cas, bref, ça va... J'ai juste lu là, un petit peu le, le synopsis. T'sais. Un petit peu ça allait être quoi l'histoire. Puis j'ai fait, bon, pour pas massacrer des souvenirs de jeunesse, qui sont déjà pensablement massacrés quand je revisite cer certaines séries que j'ai aimées, Passe partout, je regarde dans ta direction. Euh, je me dis... Je me dis vaut mieux que je me, je me préserve un peu. Mais, tu sais, tout ça pour dire que maintenant, des jeux Dragon Ball, il y en a il y en a eu beaucoup trop dans les dernières années. Le dernier bon jeu, vraiment, que j'ai joué de Dragon Ball, c'est Budokai 3. Euh, Puis ça, ça remonte à l'époque de la PlayStation 2. Là. Ça fait quand même une coupe d'années. Donc... Euh, Tu sais, c'est le dernier bon jeu que j'ai trouvé de Dragon Ball. Après, il y a eu des jeux corrects, mais souvent assez moyens, voire même euh, très poche qui sont parus. Fait que, tu sais, je me dis, on a répondu à un bas soin, mais on a comme trop gavé, là, tu sais. Fait, fait que là, ça, c'est ta prémisse de base de la chronique. Fait que c'est quoi question, déjà? C'est ah, ça. <rire> ben, je, je sais pas. Moi, c'est l'exemple qui m'est... Ben, l'exemple... En fait, c'est la série qui m'est venue à savoir est-ce que dans notre jeunesse, on a voulu des jeux qu'on a qu'on a pas eu puis finalement en vieillissant, on s'est mis à en avoir puis on s'est mis en avoir un peu trop, t'sais. Moi, j'ai un exemple. J'ai puis c'est une franchise qui a été super exploitée en plus il y en a eu plein des jeux C'est les Pokémon. À partir de rouge et bleu, là, les premières itérations, moi j'en ai eu plusieurs là, dans ce style-là, tu sais, vu par-dessus à la... Tu parlais de Zelda, Link to the Bass... Euh... euh... Non, t'en parlais pas dans cet enregistrement-là. J'en ai... J'en ai remonté Qu'est-ce que <rire> c'est bon? Parce que c est, c est... ça, c'est coupé au montage, vous de le... Bon... Euh... <rire> Moi, j'en ai un exemple. Une franchise, c'est Pokémon. Depuis rouge et bleu, les premières itérations que je me dis, faut que ça se fasse de même. Je vois, moi, un Pokémon, mais en 3D. Quand il y eu Pokémon, ah Pokémon oui. sur Nintendo 64, que c'était juste Stadium, c'était juste des combats, je me disais, non, vous avez passé à côté. Offrez-moi Pokémon, comme de la recherche des Pokémon, tu te promènes dans la nature, tu croises des bobites, il faut que tu lances ta Pokémon, tu as les mêmes combats, mais tu sais offre-moi ça, mais en 3D. Je veux le voir, je veux rentrer dans cet univers-là autrement. Je veux les mêmes mécaniques Mais en 3D, mais vraiment en 3D. Là. Pas juste en 45 comme on l'a eu, euh, avec euh, je pense c'est X Y ou euh, les ouais. dernières. Là. Que, ouais. là, on, là, on avait une Civili 3D, c'était cool. Là. Mais je veux vraiment la première personne pichater le Pokémon de même. Puis là, t'es vu au loin, il oh, y a un troupeau d'un tel, il y a telle affaire à telle place. Ce serait tellement cool. Là. Non, avec un cycle jour-nuit, mais non, on fait du 2D c'est tout. On a eu des Pokémon Snap. Ben oui, tu sais, fais-moi Pokémon Snap, mais que... Ben, écoute, t'es pas rien que un rail, là, parce que, en plus, t'étais sur un rail, tu peux ben, pas... C'était cool, Pokémon Snap, j'ai aimé ça, moi. Écoute, moi, je me rappelle, je l'ai passé, parce que, tu sais, c'était la folie, Pokémon, là, je, je l'ai traversé, puis le seul Pokémon qui me manquait, c'était genre Butterfly, mais, tu sais, j'étais sûr je l'avais pas <rire> en photo, là, mais, tu sais, j'avais passé tout le temps un petit peu à côté, pis j'étais... Y'était jamais pile dans l'objectif, là, j'avais 100 photos de Butterfly, mais je l'avais pas vraiment en photo, tu sais mais Écoute, je te comprends. Mais c'était tellement court cool comme jeu aussi. C'était très, très, très bref comme expérience. Genre une location euh, d'une soirée, en avais pas mal assez. Mais mais euh, oui, je te comprends. Un vrai jeu Pokémon 3D, je sais qu'il y a eu Pokémon Stadium 1 et 2. Je sais qu'il y a eu Pokémon Colosseum. Mais c'était pas ça qu'on voulait. C'était la même expérience, mais à un niveau visuel d'une console de salon, tu sais. Fait que euh, je te comprends. Ouais, moi, c'était vraiment... Euh, quand tu me parlais de l'idée, je vais hop, oh, c'est ça. Il n'y a pas surabondance maintenant, mais c'était vraiment une volonté. Moi, je, je me disais, écoute, on a les ordinateurs, on a les consoles. Oui, tu sais, en, en mobile, ça, ma, ma petite Game Boy grise avec un écran vert euh, monochrone je peux pas avoir ça, mais tu sais, sur les autres plateformes, ah ouais, go, tu sais, off moi mais en même temps, je pense que ben comme c'est une propriété euh, limitée à Nintendo, Nintendo n'a jamais offert ce genre de console-là surpuissante, qui serait peut-être en mesure de générer ça, ben, mon rêve demeure encore un rêve aujourd'hui, là. Ouais, en effet. Bon, quoi, quoi que... Faut toujours rêver, hein. Tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a de l'espoir. C'est ça. Toi, Luc, de ton bord, y a-t-il un truc de même que tu t'aurais vu être fait puis que ce pas fait ou qu'aujourd'hui, il y a surabondance de... J'ai toujours rêvé, étant un grand fan de Star Wars, d'avoir un jeu qui suivait l'histoire. Oui, suivait l'histoire. Juste nous faire incarner un des personnages dans l'histoire quelque chose comme ça. Puis, tu sais, qu'on se rende à au bout. Oui, on connaît l'histoire, on sait comment ça va finir, mais pouvoir jouer le jeu quand même, euh, au lieu nous donner un ramassis de cochonneries qu'on a eu puis Ça aussi, c'est une, une franchise où, à un moment donné, il y avait pas de jeu. Euh, là, ils ont sorti euh, Dark Forces dans le temps, qui était un clone de, de Doom à la version Star Wars. Pis, là, ça a parti le bal et ça a pu jamais arrêter. Là. Mmh. Euh, pas nécessairement pour pour des bons jeux, mais souvent de la cochonnerie complète, fait que euh, oui un petit peu Star Wars <rire> moi je ouais, ferais ça... un, un Chewbacca édition R2-D2, tu sais R2 vraiment de camper personnage, tu sais, nowhere mais avec les petites aventures dans ce qui s'est passé dans la trilogie originale je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est ouais. tout le parcours de Chewbacca, tu le vis pis c'est comme une des parcelles du jeu tu as R2-D2, ah, ça parcelle tu sais, la princesse Leia, sa parcelle à elle pour générer un jeu complet de même mais bon, surtout la, la partie où ce attend patiemment dans cellule tu sais à, à jouer <rire> au, au jeu de patience j'ai <rire> un ordinateur qui roule Windows puis je <rire> joue solitaire Elle <rire> fait d'autres activités solitaires. Ouais. Candy Crush. Oh. Léon n'est pas de même. Arrête de penser. Non, elle a juste Fred Schick, son frère. Oui, oui. Elle n'a pas des oreilles en fleurs pour rien. En tout cas. Ouais. Bon. Mais, mais bon, c'est ça. J'aurais euh, bien aimé un, un, bien. Un, un quelques bons jeux. Il y en a eu certains bons. Rebel Assault, des affaires comme ça. Dark Forces, la série des, des, des uh, Jedi uh, machin-truc. Jedi Knight. Jedi Knight, c'était ouais. bon, là, mais il y a eu certaines cochonneries euh, horribles aussi. Là, il y a eu des bourdants. Puis il y a eu Swatar. Ouais, atard, ouais. <rire> qui oui. comme entre les deux. Qui, qui, euh... Non, qui est plus du côté merdique, mais bon. OK, <rire> <rire> je vous ai donné une chance, mais je ne pas joué, fait que bon. Ouais. Euh, sinon, à l'inverse, moi, je te, je te dirais que les, les Megaman, autant je capotais chacun des chaque, chacun des opus, j'en ai pas possédé. Il y en a une man, puis aujourd'hui... Là, j'ai le moyen de m'en acheter. Il n'y en a plus. J'ai tes moyens de acheter, là, man. Ouais, là, man. Ouais, man. Ça. man. Yo. Euh, mais, ça, c'était tellement une série qui a été massacrée par Capcom. Tu sais, quand tu dis qu'on a raté notre choc, c'est <rire> ça. Capcom manquait une série. Non, je le pas. sais. <rire> je se lance voulait tout dire. Comme... Mais euh, ouais non, ouais, écoute Megaman là, c'est c'est Écoute, combien de gens veulent un Megaman Legends 3 Tu sais Ah oh, ouais. Au moins mais, 3, non, mais... tu connais personne qui s'appelle Jean. <rire> ouais, non non, mais tu sais dans le sens que Megaman Legends la, la poursuite de la série a été demandée puis Capcom a juste fait euh, non ou euh, ignore, ignore les fans pis ouais. écoute, Megaman ça, je sais pas quand, quand c'est embarqué vers le 3D ça juste pas marché euh, la preuve c'est que pour Megaman 9 et 10 il a fallu qu'ils revienne en arrière et de loin ouais. euh, les Megaman X c'était bon ça, ça c'était nice mais pour le reste tout euh, euh, tabarnouche Capcom allait échapper seul. Mais mais ça ça s'explique, Capcom c'est une compagnie qui est pas à l'argent. Il il aime pas ça faire de l'argent. Fait quand les fans demandent un jeu puis dire on va t'en acheter des millions de copies, ils tournent leur dos puis ils disent non, nous autres on va faire un Super Street Fighter 4 Gold Super oh. Duper Edition <rires> Platinum Turbo euh, Mega Ultra Super. Ou on va faire un Resident Evil Raccoon City quel chose la même ou raccoon c'était discuté <laughs> uh, dans ça uh, y a t uh, rocket raccoon ou même pas Non, non, ah. je pense ça. Il juste l'arbre, mais ah, il ne bouge pas. Là, je ne d'abord. <rire> <rire> il y a un arbre à quelque part. C'est ça le lien que tu peux avoir. Il ne pas, puis bouge pas. Vous savez qu'ils pas le lien, ça va avec euh, Guardians of the Galaxy. Non, mérite pas qu'on les explique. Non, non, non. <rire> <Hey, hey. rire> on est tellement élitistes. <rire> Tout le monde mérite qu'on les explique. La preuve, on t'explique assez d'affaires, Jean-Benoît. Oui, ouais, Vite ah. même. Ouais. <rire> euh, sinon, ben, on pourrait passer à mon sujet. Moi, c'est un peu la, la, la même thématique. C'est un autre angle. Moi, je veux savoir, c'est quoi votre pèlerinage? C'est quoi le jeu que, année après année, le pour vous autres, c'est tellement classique que vous n'avez pas le choix. Vous retournez vous, tout le temps à chaque année. Vous refaites votre petite excursion. Moi, c'est Super Mario euh, World. Je ne peux me passer de ça. Je me pongue euh, un un ou deux jours, je connais par cœur, je refais tous les tableaux, euh, j'arrive à 96 étoiles, puis je, je leur fais de A à Z, je peux pas m'en passer, j'ai toujours cette petite nostalgie qui m'en repogne, ah, mais me j'en refais une petite taussette, pis j'y retourne. Vous autres, c'est quoi les boys? Euh, hey, ouais. ju juste petite, petite anecdote, là, sur Super Mario World, hey, pis là, je m'adresse au vieux de la vieille, là. la première fois que j'ai joué à ça, c'était au défunt Club Biz, Ceux qui sont vieux vont savoir c'est quoi. C'est comme l'ancêtre des... Alors, vous savez pas c'est quoi Club Biz? Moi, moi, moi, je laisse un blanc juste pour que tu t'enfonces. Non, non, non, mais vous pas c'était quoi. Écoute, <rire> Club Biz, c'est l'ancêtre des euh, des magasins techno. Tu sais, euh, c'était super, super populaire pendant un moment donné. Puis je me rappelle, il y avait une borne de Super Nintendo où tu pouvais jouer à Super Mario World. C'est là que j'ai découvert la Spongebend. C'était au coin de nulle part pis chez vous ça, ça. Ouais, ou ça, c'était ça? C'était juste dans ton euh, pâtelet, ça. Ben, ou pour les Montréalais, c'était au coin de Provencher-Jean-Talon, qui est quand même pas aussi « nowhere » que, je sais pas moi, le nord de l'Ontario, Jean-Benoir. Mais, euh, tu sais, <rire> euh, tout, tout ça pour dire que le Club Biz, c'est là où j'ai fait ma première rencontre avec Mario. Bon, toi et tes amis, vous êtes vraiment contents, vous vous reconnaissez dans votre nostalgie. Bravo, bravo. Ouais, c'est ça. <rire> oui, puis les deux autres qui savent de quoi tu parles. Voilà. Mais non, sinon, mais... à terme de jeu, y a-tu euh, On revient, on revient, sérieux. On revient, <rire> Un périnélage, un... Âge, un... Hey, écoute, je viens-tu de le moffer, tu un pèlerinage disons, Pèlerinage, comme... pèlerinage. Euh, Y'a-tu quoi? ya un jeu que tu retournes tout le temps Incessamment puis que t'aurais le goût là, Comme là demain matin là, Si je te disais t'as pas le choix, c'est un jeu rétro C'est lequel t'embarques Moi ça? Ouais vas-y ah, Ok non mais c'est parce que je voulais laisser la place à Luc Parce que je l'ai comme un peu coupé <rire> Fait que... Euh, vas-y Luc Laissons la place au vieillard Oui, c'est ça. Celui qui sait c'est quoi hein, des jeux, vieux jeux. Euh, <rire> non, moi, j'ai toujours... Euh, bon, c'est sûr, je retourne je retourne toujours au Mario classique, le premier Mario sur la NES qui a été ma, ma, ma première console de mettons génération euh, pas trop vient parce que mon premier ça a été la 2600 mais euh, des jeux comme ça je retournais au, au premier Mario Super Mario je vais retourner aussi euh, des fois quand j'ai l'occasion à jouer un vieux jeu sur PC que je vois que j'ai déjà fait la critique qui est Beyond Castle of Finstein Euh, dans le temps du DOS, oui, euh, ceux qui connaissent pas ça, mm -hmm. c'est euh, quand on tapait des commandes à la mitaine pour obtenir des choses. Et puis, bon, moi, mes, mes classiques, c'est toujours les Forza. Je un grand amateur de course, puis Forza, pour moi, c'est un des, des bons. J'ai hâte à Forza Horizon 2. Oui, oui, moi aussi. Euh, et comme j'ai ça, j'ai une Xbox, ben je, je me retape souvent... Euh les Forza 3 surtout le moi je retourne au, au Forza 4 là, qui est euh, qui est le, le, le plus récent bien, sur la 360. J'avais pas acheté Horizon sur la, la 360 donc je retourne à Forza 4. Je refais mes courses, j'essaie d'avancer mon, mon mon personnage quand même pour avoir des nouvelles voitures, des nouvelles courses. En fait que je reviens toujours à ce jeu là même si à monnée, j'ai pas mal fait le tour là, de la piste. Mais euh, je, je vais rejouer un peu, je vais aller sur d'autres pistes, moi essayer des nouvelles voitures, moi changer les autos de couleur, c'est moi vraiment juste me me faire du fun là. Fait que je retourne toujours pas mal à ça. Ok, cool. Euh, Dan, là, finalement, là, il, a, il a fini, Luc, vas-y. Ok, il a fini. La sagesse a parler fait que là, ça peut être euh, l'innocence de la jeunesse là, qui okay. parle. Pousse pas ta loque. Ouais, c'est ce <rire> ouais, <c> ça. <rire> Mais, euh, dans le fond, écoute, euh, moi, les, mes souvenirs marquants, il euh, y a beaucoup, beaucoup de jeux de plateformes. Alors, euh, un une des séries en fait qui m'a beaucoup marqué mais là, j'y reviens plus parce que parce que c'est ça. Euh, c'est les Commander Keen, puis je me rappelle je jouais ça sur disquette. Tu sais les disquettes, les floppy disk mm -hmm. euh, pour, pour utiliser la, leur nom français. Donc euh, les floppy disk, je jouais beaucoup au Commander Keen, c'est par ça que j'ai euh, beaucoup découvert le, le jeu de plateforme mais Mais mon classique des classiques vers lequel je reviens encore aujourd'hui, ça demeure The Legend of Zelda A Link to the Past. Euh, C'est un jeu qui a profondément marqué euh, autant ma carrière en de joueur que mon enfance. Je me rappelle, là, là vous avez dit il était fucké. Oui, euh, je, je faisais des crises d'anxiété parce que j'avais hâte de jouer à ça. J'avais vraiment hâte, tu sais. Puis euh, ça m'a pris du temps avant de l'avoir à Link to the Park. J'allais jouer chez euh, mes amis. Euh, puis je capotais vraiment solide. Là. Je, je trouvais tout était bon. Euh, le gameplay était efficace. Euh, le, le style visuel euh, était super beau. Euh, fait que euh, Je me rappelle même la, la conception des arbres. Là. Je trouvais ça hot. Euh, fait que... Je, Vraiment, euh, A Link to the Past, ça demeure mon classique des classiques. Euh, c'est un jeu que je referais euh, en entier d'un matin sans, sans aucun problème, si j'avais le temps. Oui, A Link to the Past, pour vrai, moi aussi, c'est un de mes euh, classiques. Mais moins parce que Super Mario World, ouais, je suis capable de le faire en deux jours. J'ai une petite page, j'ai comme une bourrée. Mais A Link to the Past, ça te prend un petit peu plus de temps. Je connais pas autant par cœur, mais oui, c'est extrêmement bien vieilli. Et il euh, n'y a pas de défaut au jeu, c'est un jeu tellement parfait. Sur ce, ben, ça fait le tour de l'émission de cette semaine. Et je veux savoir, les gardements, où est-ce que je peux vous retrouver? Où est-ce que la populace, les gens peuvent vous retrouver sur le web? Euh, Luc, vas en premier lieu. Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Ask Alazormo, puis euh, je, vais, je vais plugger quelque chose. Je vais, je vais vous faire une primeur. Euh, je vais faire un, euh, un, un, un concours. Je vais faire plus un challenge avec Carl Savard. Ceux qui connaissent pas, c'est le gars qui fait les annonces de Subway à télévision. Euh, J'ai été choisi. Euh, bon, on va être 10 au Canada à faire ça. Puis, ben euh, ce que ça donne pour vous, c'est que je vais avoir des cartes de Subway à faire tirer sur Twitter puis dans les podcasts fait que quand je vais avoir toutes les détails là je vous donnerai un scoop, j'ai pas encore toutes les détails de la chose euh, mais je vais avoir euh, je pense c'est six cartes à faire tirer, je vais en faire tirer sur les trois podcasts que je fais puis je vais en faire tirer aussi trois autres sur Twitter. Fait que suivez-moi sur Twitter puis euh, vous participez au concours puis je vais vous si vous gagnez, je vais vous faire parvenir une carte. Je pense c'est des cartes de 25 pièces, je regarde là. Mais euh, mais c'est ça. Fait que mon aura aussi à faire tirer sur euh, sur le, le podcast Real Talk augmenté, sur euh, Podcast Auto puis une sur histoire de gamer dans les semaines qui s'en viennent. Puis, euh, sinon, ben, vous pouvez me lire aussi euh, sur euh, Kijiji. J'ai écrit sur l'automobile à frkijijiblog.ca dans la section véhicule Puis, vous pouvez m'écouter sur le podcast auto. Je pense que ça fait le tour. Cool! Daniel... Ah, moi, où le peuple peut euh, me rejoindre et où, euh, je... en fait, euh, de futurs disciples peuvent se joindre à moi, parce que je suis toujours à la recherche de brebis à sacrifier. Euh... <rire> <rire> C'est n'importe quoi. <rire> Mais, euh, en fait, il y a sur Twitter, à DracoADG, sinon euh, sur le web, euh, différents endroits, vous pouvez euh, lire... Euh, Mes oeuvres, euh, mes écrits, euh, il y a entre autres affairesdegas.com, il y a aussi epilégendaire.com, m2gaming.ca Et euh, il est possible que, je sais pas, si jamais vous promenez dans les souterrains de Montréal, euh, euh, plus communément métro, ben vous voyez mon nom sur les écrans parce que mes critiques de jeux sont aussi publiées, pas en entier, mais des résumés de mes critiques. Euh, je pense que t'allais dire que t'étais un Ninja Turtle. <rire> ça <rire> au la bébête qui se promène à 3h du matin <rire> <Okay>. <rire> ah, bon, mais non, soit... euh, non je partais Et... vous dire à moi que ça soit écrit en lettres de cent ton nom là dans ce temps-là mais chez vous Oh, oh, euh, donne-moi pas <rire> <hein>. C'est <rire> deep. <rire> Et toi, Jean-Benoît? Ben, moi, ben, vous me retrouvez sur Twitter at gangj underscore b. Euh, ben aussi, je m'occupe des comptes de la réalité augmentée sur Facebook.com. Ben, réalité hog at euh, réalité sur Twitter. Euh, venez nous jaser, ça nous fait toujours plaisir. Et envoyez-nous un courriel pour euh, gagner votre copie pour votre enfant, une clé Steam euh, de Counting Kind Kingdom. Donc, le royaume du comptage euh, via notre adresse courriel. Ouais, je traduis ça de même, moi. Je suis tellement bilingue. Bon. Ouais, <rire> euh, C'est la traduction des Dragon Ball. <rire> voilà. euh, et euh, ben, vous nous envoyez ça à notre adresse courriel, realityhog.outlook.com Donc, euh, regardextérieur.com mais elle ne mélange pas le monde <rire> <trop>. <rire> ah ok regard extérieur point comme ouais. <rire> voilà qui fait le taux pour cet autre élément spécial rétro peut-être qu'on fera ça, dites-nous-le d'ailleurs via nos différents comptes si vous avez apprécié l'expérience, on ne sera d'autres fois des thématiques de genre-là euh, si euh, la réponse est positive et on vous dit un autre fois un autre élément de la réalité augmentée salut tout le monde, bye bye bye, bye.